Et il m'a alors, tout doucement, comme une chose très sérieuse. vous plaît, laissez-moi un moment. Celui-là est trop vieux. avec des cieux tout rondes d'étonnement. N'oubliez pas que je me trouvais à mille milles de deux régions habitées. Mon petit bonhomme ne me semblait ni égaré, ni mort de fatigue, ni mort de faim, ni mort de soif, ni mort de peur. Il avait rien l'apparence d'un enfant perdu au milieu des esserts. Amin de toute ce régionalité. Quand j'ai réussi à, enfin à parler, je lui dis: Mais qu'est-ce que tu fais là? Il alors tout doucement, Comme une chose très sérieuse. Lütfen. Les calculs et la grammaire, et je dis au petit bonhomme, avec un peu de mauvaise humeur, je ne savais pas dessiner. il me répondit, ça n'est pas rien, dessine-moi un mouton. Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas décevoir, aussi absurde que cela me semblait à mille mille de tous les endroits habités un en danger de mort.